Ah oui, c'était quoi vous Black Metal oh, bah, Déjà, c'est tout un programme Et bonsoir à tous et bienvenue dans Memento Mori Ça fait deux moments dodos dans la soirée C'est excellent euh, bah, Bonjour Arnaud bonjour, bonjour. Bonjour. Ah, Le moment est... dodos d'avant n'était pas en direct Ah et bien, Donc, ça fait, du coup, voilà. personne ne comprend cette blague voilà. très bien. Mais vous aurez... dans la semaine peut-être un autre moment de dos c'est <rire> excellent, avec notre camarade Mathieu qui ouais, est là, ouais. bonsoir tout le monde euh, ravi de vous retrouver, comme d'habitude euh, les jeudis à Gameozo, salut tout le monde salut Lya, euh, évidemment Lya toujours ici voilà. dans nos cœurs, voilà j'espère que tout, euh, tout, monde tout le monde se tourne aussi, voilà ouais, ouais, et même. derrière les boutons, petite ambiance euh, légèrement on pense un peu à Halloween, je sais pas te, euh, euh, euh, que te fait-il dire ça ah, est-ce ouais. ouais. est qu'on on, euh, est <rire> on ah, pourrait mais non, mais j'ai un morceau d'Halloween après Yes. voilà très bien et mieux que Halloween <rire> ah, bizarrement <rire> euh, Du coup on va se passer un morceau qui n'a rien à voir mais alors rien du tout avec ça euh, on s'écouter un morceau du nouveau cloud Rat qui est sorti oh. là il y a quelques semaines ah ouais. qui est excellent. avec un T comme t excellent euh, non il est vraiment ultra mortel déjà le single d'avant était vachement cool et là cet album il est vraiment ultra bien c'est euh, encore une fois le super mix entre grindcore avec un petit côté mosrimo par dessus là qui qui est très très bien euh, on va s'écouter le morceau 12-22-09 c'est euh, prenez-en de la graine un petit peu sur les morceaux compliqués si c'est des dates ça va ça passe mais juste après ça va... est-ce que je m'en mets l'avantage c'est que même un groupe polonais ou un groupe euh, brésilien peut me prendre, mettre hein. un morceau Avec ce nom-là Et finalement ça ne change rien On pourra le prononcer facilement Exactement Est-ce que ça serait pas ça La grande internationale du calendrier ah, Je pense que si Tu auras pu le prononcer en anglais quand même The great international of the calendar Non, 12h Ah pardon <rire> <rire> et, et juste après on va s'écouter Famille d'accueil euh, Qui est un nouveau groupe français Avec le bassiste de Mondragon dedans euh, Du coup ça ressemble quand même euh, un petit peu Et avec eux C'est moitié français, moitié français je crois je vais peut-être dire une connerie sur sur l'europe de là bas mais euh... pas de souci guillaume on n'est pas voilà. du coup on s'écoute le morceau gris c'est k rz ah, ah, ah, voilà, mal. et ça ce n'est pas prononçable euh, ouais, c'est vachement cool ils ont sorti leur album là il y, a, euh, enfin, il, elle, il y a quelques semaines et ça sort de nulle part on n'avait jamais entendu parler avant et d'un coup pas un album et c'est cool le son est enregistré euh, à la maison le son est pas mal tout c'est vraiment sympa on s'écoute ça Claudrate et Famille d'Accueil Musique instancé était famille d'accueil euh, et juste avant Quadrate voilà Et mais quel est le rapport entre Famille d'accueil et mon dragon Je n'ai pas bien compris. Le bassiste <rire> voilà pour ceux qui n'auraient pas écouté au fond Ah oui, les Cancre. Merci. merci. E. Euh, bah, bah, bah, pas mal, j'avais jamais jamais vu euh, popper Famille d'accueil euh, partout sur mon fil Facebook mais je n'avais point écouté encore hein, et, et ben, voilà, voilà. c'est chose tu réalises faites, euh, maintenant ton erreur. Oui. c'est vrai parce que c'était cool donc voilà euh, ouais, chouette anarcho-punk euh, j'imagine ça va faire des dates un peu dans tous les sens bientôt euh, ne les loupez pas ok on enchaîne avec euh, du crust avec le crust de Moro euh, groupe euh, euh, je sais pas d'où il vient c'est pas anglais ça pas. ah non c'est pas ça oui un groupe. groupe à la folie fera c'est un groupe anglais Ouais je crois Un truc comme ça Ils sont sur Alerta antifascist Records Et ils viennent de sortir Un nouvel album Il y a quelques mois Qu'ils appellent okay. euh, The Quiet Earth Et donc c'est toujours Crust un peu planant euh, Un peu euh, mi-planant Mi-épique je dirais mm -hmm. voilà. oui, C'est le fait ouais, c'est <rire> ça Non non oui, tout à fait Et euh, donc on va écouter Le premier morceau De ce nouvel album Qui s'appelle Rejoice This Quiet Earth Ouais Et on enchaîne avec euh, les Dijonais de Glyphosatius. On n'avait jamais passé de Glyphosatius. Ah bon Et possible, oui, pour ai vérifier dans les archives. Nous sommes des mauvais voilà. amis. Donc, euh, donc j'ai discuté juste avant l'émission avec Léo, la commode qui joue dans Glyphosatius. Et je me suis dit, ben mince, on n'a jamais passé de lui dans l'émission. Donc si nous écoute, je le salue. On va écouter Dans le feu, juste après Moro. Moro. Donc c'était nos amis de Glyphos YouTube. Dis la bouche pleine de cancoyotte. Voilà. Ah ouais. Là, ça euh... ça j'ajoute un petit un disque cancoyotte. Ouais. <rire> c'est très lo très locavore comme présentation finalement. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc c'était extrait de leur démo sortie en 2018. Le titre c'était Dans le feu et juste avant c'était les excellents Moreau. Ouais, très qui bien. font toujours ah, des trucs cool. Carrément. Ouais. Très excellent, très très cool. Euh, alors moi je vais mettre un truc un petit peu plus lent, c'est Aptera. que je voulais passer déjà le mois précédent c'est un groupe avec lequel on a joué en septembre non en août pardon j'avais vraiment bien aimé j'ai réécouté un petit peu sur disque c'était toujours aussi cool c'est le groupe de sludge avec les Katana Ah Il effectivement oui avec cette deuxième partie de concert qui ouais. était ultra mortelle ouais. voilà donc le groupe de groupe de Berlin Euh, bah, bah, très, je crois qu'il qu y a du monde un peu de partout en fait il y avait une belge ouais, en ouais. plus ouais puis peut-être un peu des gens d'Amérique du Sud enfin ouais, c c un peu, une euh... belge une sud-américaine ouais. et une allemande qui rentre dans un bar mais je pense que c'est en fait la plupart des groupes de Berlin c'est ça en fait il y a il allemand en fait euh, qui ouais, vit... sur des villes très multiculturelles <rire> comme ça ouais. bah c'est cool c'est systématique euh, donc c'est l'album You Can Bury uh, What Still Burn et le titre Voice of Thunder euh, voilà sludge doom euh, vraiment bien efficace euh, avec des bons riffs Il dure 4 minutes, ok. Bon, écoute, on met ça, puis on verra la suite après. Tchin <rire> Donc comme vous venez De le remarquer Il y avait un deuxième groupe Derrière qui était pas annoncé euh, Donc à l'instant On vient écouter euh, Eat My Fear euh, Un groupe euh, Queer Punk de, de Berlin aussi Donc c'était l'occasion De faire le mix euh, berlinois euh, Avec le titre euh, Not Just A house et Le LP New Era Sorti sur euh, Refuse Records Un excellent label De Berlin euh, Qui sort Un euh, Euh, beaucoup de hardcore strategy euh voilà dans l'idée. Euh, donc voilà, C'est un titre qui parle en gros des squats puis euh, voilà quoi, garder ses lieux de vie qui sont plutôt cool. Et Juste avant Aptera et puis son Doom très trad ces mmh. riffs classiques à la Black Sabbath mais qui font toujours plaisir quand même. Ah, Tout à fait. marche bien. Et en live, c'était vachement cool. Voilà. Je vous laisse l'antenne. Ah bah du coup, à vous Paris. Euh, on va s'écouter Torche euh, qui va Alors, je sais pas si ça va se piter mais en tout cas il y a changement de line-up à la fin de leur tournée américaine avec Meshuga et Converge. on euh, remarquera que cette tournée n'existe pas en France ce qui est un peu dommage. Euh, bah, le chanteur guitariste s'en va à la fin de la tournée, il a dit euh, j'ai autre chose à foutre. Euh, voilà. Donc, du coup, ils arrêtent enfin euh, en tout cas le lui arrête à la fin de la tournée. Donc on va s'écouter le morceau NPCs pour euh, pour se remémorer les bons moments et juste après, qu'est-ce qu'on va s'écouter Qu'est-ce qu'on va s'écouter Lia, je te le demande. Euh on... <rire> ça c'est ça pétait de rien. <rire> <C 'est lui. rire> et c'est si j'avais préparé quelque chose derrière ça aurait été une très bonne intervention ah, mais... alors qu'en fait pas du tout. C'était non, c'était bien fait. <rire> on, y euh, cru, on y a cru, Et bah derrière on va s'écouter Surf Face euh, qui est un groupe de hardcore américain euh, bah, toujours découvert avec Edit euh, 56 en la chaîne YouTube euh, qui met plein plein de trucs en ligne vraiment cool. Euh, voilà ce un bon roi encore sa mère avec une chanteuse qui envoie c'est très très cool c'est une description que j'ai faite beaucoup de fois mais euh, en même temps je pense que c'est exactement ce qu qui il et elle euh, attendent de, de leur description de groupe parfait Et yeah. hey, à l'instant c'était surface et juste avant c'était torche. c'était cool. Oui, ah ouais. Surface très bien. Hein. Ouais, ouais, okay. cool. Goare sa mère. C'est la définition exacte. Dans le Petit Larousse, c'est marqué ça. Hmm. <rire> le Larousse punk. Ouais. s'appelle le gros Larousse. <rire> le gros Larousse sa mère. Le gros roux, ouais. le fameux gros Larousse sa mère. <rire> Idéal en vacances. Bon, bah du coup dans le gros Larousse sa mère, il y a aussi les Dead Kennedys, je crois. Ah, on oui. va écouter pour un petit bloc Halloween parce que Dead Kennedys ont fait un morceau qui s'appelle Halloween qui est tiré d'un EP qui est sorti en 82. Voilà. Donc on va écouter ça et on continue dans le bloc Halloween avec Carpenter Brut, euh, mmh. nos amis qui font euh, des trucs avec du synthé et euh, qui ont sorti un excellent nouvel album euh, cette année que je trouve même mieux que c'est peut-être le, le meilleur truc qu'ils ont fait et euh, où ils délaissent légèrement le, le côté un peu grosse guitare pour euh, s'orienter vers le synthé. et je préfère finalement paradoxalement voilà donc on va écouter euh, Lipstick Masquerade qui fleurbon les années 80 juste après Halloween des Dead Kennedys Je... <rire> la plus grande du monde, monde, monde, monde, monde, monde yeah, back to the 80's avec Carpenter Brut et le morceau euh, Lipstick Masquerade et la chanteuse c'est percha une nalak que je connais pas trop mais qui fait des trucs pas mal rétro donc mm -hmm. euh, voilà et la connexion s'est faite et juste avant c'était les Dead Kennedys ça passe souvent ah, bien, bien. Voilà. Voilà. Voilà, c'était euh, un petit bloc, euh, bloc Halloween, Halloween quoi. Fait, ah, on n'a pas forcément remarqué finalement, euh, non, la délicatesse d'Halloween il n'y a euh, pas de euh... <rire> marques Ah, J'aurais pu tu mettre miser. des samples C'est vrai, t'en as pas mieux aujourd'hui Non, il y avait un petit sample avant Glyphosatius Ah comme ça y avait quelque chose Mais je pensais que ça faisait partie du, non, non, euh, du groupe C'est un petit ajout personnel D'accord, très très bien <rire> Mais faut le dire quand c'est comme ça Sinon on ne peut pas ouais, attention non, faut Ah pour que ça passe ah, d'accord, c'est naturel Alors euh, pour faire une petite un petit retour euh, sur la géographie euh, Brest existe toujours ah. Comme on l'avait déjà euh, présenté il y, a, il y a peu de temps euh, Donc Donc je vais parler tout ça pour parler d'un nouvel album de Syndrome 81 oui. Célèbre groupe, euh, maintenant qu'il en est, de Brest euh, Qui s'appelle euh, Prison Imaginaire Donc le LP est sorti cette année euh, Je crois qu'il était déjà sold out euh, donc, quelques quelques jours ou quelques semaines après la sortie euh, truc de dingue euh, Donc là je crois qu'il a enfin, voilà quoi Soyez patients si vous le voulez <rire> Et j'ai vu que ça avait été sorti notamment par un label euh, en coprod Un label ricain qui sort El Choc Ah, ça tombe en 80 dans la playlist. Je bon bah voilà, mal, impeccable là, mais, hein, écoute, coup, blague, voilà, Blackwater Record bloc, euh, crois, le bloc est tout trouvé. Euh, non mais le choc ça viendra après. Ah, parce que ça ah, ça n'allait pas avec non plus Hormis, l heure, l heure, oh, hormis <rire> le label, ça n'allait pas parce que le choc a aussi sorti à l'aube de l'album <rire> sur ce même label. C'est une belle journée C'est une belle journée, voilà. Po, po, donc ça tombe en 80 donc Donc euh, punk euh, avec des relands de oi et des des choses un peu plus post-punk voilà c'est un mélange un peu de tout ça euh, qui marche très très bien euh, avec un chant bien en avant qui se répète bien euh, voilà c'est un peu tubesque et je pense que tous les tous les anglophones en fait adorent ce groupe euh, la, la c'est un revival en gros de la punk oi française donc euh, ça marche très très bien et juste après on va s'écouter Left for Dead qui est un groupe euh, anglais ou Ou si je dis pas de conneries Ou du Tio euh, ah, non non pas, pas du tout du Tio Attends je tourne mes pages Ouais ouais j'aime UK Donc on va dire euh, Voilà UK anglais quoi ou, <rire> Ah bah c'est là C'est pas mais... exactement ouais. <rire> euh, Donc c'est un vieux groupe Hein, excuse Ukraine peut-être non, non, non pas Ukraine mais j'étais hésitant Pays de Galles Ça aurait pu être ailleurs Royaume-Uni bon, donc, voilà, <rire> Royaume euh, donc Les 4 Dead euh, Sort du groupe de punk rock euh, Je crois qu'elle le chanteur de Restart Sur cette euh, sur ce titre là qui vient faire un petit bac euh, Donc c'est le titre Don't wanna be like you oh, là, Punk rock assez classique et qui marche bien à l'instant on vient d'écouter les punks de Left for Dead et juste avant euh, les skinheads avec des cheveux de Syndrome 80 <rire> c'est une très bonne définition <rire> du coup on va s'en aller dans la soute américaine est-ce que vous l'avez ah, oh ouais, ouais, ouais, ouais. là on l'a malheureusement malheureusement <rire> Non mais la référence surtout. Ah hein. la référence. Ah non, j'avais pas l'exemple. Dans, dans la classe américaine. dans, euh, dans l'intro, c'est un très bon moment. J'étais je fus au taquet sur la classe américaine. Carrément tu as un moment. Et bien écoute, je l'ai regardé encore il y a ah. peu, un mois à peine. Putain, qu'est-ce que c'est drôle. C'est tellement vrai. bien. Voilà. <rire> on en remettra encore des samples et des samples et des samples très bientôt. Du coup, on va s'écouter Fumaata qui est un groupe euh, sud-américain qui vient d'un pays de sud-amérique euh, du Mexique euh, voilà ah, tu es tout aussi précis que moi quand même hein, oui. les les non, euh, je savais que c'était de la sud-amérique et je l'avais noté c'est vrai là quand même <rire> oui euh, et voilà et ben c'est cool c'est un groupe euh, Doom Dodos hein que ah. vous sur la fin il y a Spoiler alerte euh, Le dodo C'est <rire> plutôt par là C'est pas forcément Ce qu'on met le plus souvent hein, Quand même du Mexique Du Doom C'est ça C'est plus et souvent du Même ouais. Sud-Amérique En général C'est quand même souvent Punk ouais. ou trash Enfin ou, tout cas c'est rapide quoi. Après est-ce que c'est pas Finalement un peu aussi Notre cercle Ouais Ouais, ouais oui. mais on est moins Enfin on en connaît moins en tout cas Ouais carrément Hein carrément. Bah, En tout cas voilà Là c'est le cas Et c'est cool Et c'est une mençon qui s'appelle Orgullo y egoísmo et okay. c'est vraiment cool, ça fait 8 minutes ça va nous emmener gentiment à l'agenda voilà. concert on a le temps de se chauffer la voix pour faire un boo jingle on s'écoute ça tout de suite <rire> C'était fou Est-ce qu'on n'a pas passé un excellent moment oui, avec la sud-amérique Grave trop mmh. cool là. Ouais, bon morceau ouais. Ouais. Non mais et puis l'album et tout, enfin c'est vraiment euh... direct je m'écoute ça toute la semaine. Ouais. une très très bonne découverte, j'en suis très content. Voilà. Eh ben, merci de partager ça avec nous. On peut dire merci à Mertellorgi de de récupérer plein de, de sorties d'albums, ça de compiler un peu tout chaque chaque semaine et du coup toujours des bonnes découvertes là-dedans. Bah oui, là, ça va <rire> ça. Hein. Ouais. Et du coup, Alors, il est 21h Est-ce que tout le monde est prêt Qu'est-ce que c'est à 21h dans Memento Mori Il me semble que c'est l'agenda la conseil oh, ouais. L'agenda conseil C'est un peu dodo ce soir et ça fait du bien Ouh. On commence tout de suite Avec le 4 novembre Le 4 novembre c'est demain si vous écoutez en direct C'est passé si vous écoutez pas en direct euh, Avec Knucklehead Et Grandmas Hachis à la Souris Verte euh, Soirée Stoner écoute euh... Knucklehead. Ouais, okay. C'est pas Knuckledust. Ah, oui, moi aussi j'avais confondu eu et euh ouais, sinon on serait peut-être au courant ouais. <rire> Donc, Voilà, ça serait. <rire> euh non, ça a l'air pas trop mal quand même. Grande Masagie surtout ça a l'air euh, assez sympa. Euh ça a l'air tristonneur euh honneur désert euh, qui me paraît un peu chiant moi mais voilà ça. Je pense qu'il y en aura ah. beaucoup qui seront contents. C'est euh, le voilà. même soir, vous pouvez aller à la Besançon. Il me semble qu'il y a une voiture qui fait l'aller-retour euh dans voilà. la soirée pour aller pour voir, voir Boquette, la grinding family <rire> et Worst Nation à qui, la Rodia qui est tout à fait la grinding family d'ailleurs voilà euh, ouais, grosse date hein, ma bloquette qui est oui, c'est un plaisir de, de les voir voir, non, voir Nation sur la Nation à la Rodia je veux voir ça voilà très très cool euh, ensuite le 5 novembre C'est pas du tout Demain en fait euh, La, la date Grande Basachie C'est ça Donc euh, c'est dans contre, une semaine Par contre C'est demain Voilà <rire> On recommence L'agenda con C'est Non euh, Le 5 novembre Donc le lendemain De la date de Knucklehead La semaine prochaine Si vous avez bien suivi a, Ce qui n'est pas spécialement mon cas Il y a Jack and the Beardhead Sherman Je sais pas si vous connaissez ah, oui. Peut-être que si vous écoutez L'émission régulièrement Vous en avez déjà entendu parler Parce qu'on fait un peu De forcing là-dessus Mais c'est un bon forcing Il y a les bons Et les mauvais forcing Vous le savez oui. Et certains ministres devraient oh, oh, oh. le savoir aussi d'ailleurs c'est euh, <rire> ah, quelque euh, chose que dit. Jack and the Beardhead fait est en train de manger du guacamole elle ne peut rien faire <rire> c'est une tactique de diversion <rire> et euh, The Psychotic Monks s'est euh, voilà, entourné euh, dans une salle qui est ouvert il euh, n'y a pas si longtemps que ça l'écosystème euh, près de Vesoul ouais Ouais, ça a euh, l'air sympa Parce ce... que la semaine dernière Il y avait Frustration Et Oi oh, Boys Exactement ça, ça joue quand même quoi Ça sort des bonnes dates euh, Et tout C'est vraiment ah cool ouais. Donc ouais, écoute J'y serai On verra bien un peu le Très bien. Euh, un peu Les infos qu'on obtient là-bas Si je puis me permettre Le 5 novembre Il y a aussi une autre date Est-ce que toi tu en avais une autre ah Non mais je voilà, t'en prie vas -y. Vas -y. Ah, voilà. Donc c'est au... à côté de Belfort Au CGCB on en a déjà parlé le mois dernier euh, un espace visiblement euh, non puritain euh, dédié au mauvais goût à la gorgrainerie et au caca pipi euh, mais de temps en temps il faut des trucs un peu moins euh, toilettes euh, vous pourrez voir Civilian Trower Gore Mincer et Grotesquerie euh, donc voilà si, je pense que si vous connaissez l'info c'est que vous savez où c'est voilà c'est près de Belfort euh, c'est Noisemaker non pas Noisemaker je raconte des conneries euh, comme il s'appelle euh, c'est inaudible euh, c'est la même chose euh, bref Mais <laughs> comme, come, come, come, come, come. The Wild Don Don Boys accorganisa like, euh donc voilà, 6 novembre. Euh, donc on enchaîne avec le 11 novembre à Vanier Vanier Rock City on l'oublie un peu trop souvent euh, avec Octopulpe qui est euh, ah, euh, c'est voilà, vrai qui est dans le, la fin de la tournée voilà <rire> c'est un, un début et une fin à la maison euh, qui joue donc à Vanier euh, à un endroit dont j'ai oublié le nom vous chercherez sur l'internet ouais, c'est euh, euh, en ville je crois voilà. c'est euh, pas les staminets voilà. non c'est une, voilà. une salle en ville donc Octopulpe si vous aimez les trucs bizarres et puis euh, un peu la technique vous serez ravis Et ce week-end, excuse-moi, je te comprends encore euh, Le 6 novembre, il euh, y a un, un concert de folk aussi chez Narcisse euh, Thibaut, Stella, and the machin enfin Spin it live tour enfin, Ah, de, pas mal, euh, de la souris verte hors les murs ouais, ouais, C'est ça, avec un, un copain de messe qui joue dedans Donc voilà, ça a l'air pas trop mal Très bien Renseignez-vous d'ailleurs sur l'agenda Narcisse C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup Parce que c'est moins dans nos... Dans notre... Euh, comment dire Dans nos goûts personnels <rire> Exactement C'est tout à fait ça Mathieu euh, voilà, Mais il y a toujours Des bonnes notes Et c'est un endroit Très très cool Le 12 novembre À Fraise Alors attention Ouf Non mais moi c'est c'est l'organisation qui me qui m'a tri inquiète parce que organiser un concert avec marqué punk dedans à Fraise euh, qui est quand même une ville extrêmement fasciste euh ça Fraise, peu, ils osé. font des festivals tous les ans depuis euh, quasiment 5 6 ans. Ouais, bah écoute c'est Bah oui, c'est toujours inquiète euh, les enfants du rock. sûrement oui, tises, ouais. euh, Qui font jouer Punky Tunes, le groupe de cover rock De Celesta, avec plein de gens de zone 51 dedans euh, The Silver Shine Et The Jancy Pornic Casino Qui est en ah ouais. groupe euh, C'est du ah. Rockabilly ou du Psychobilly on, on sait euh, pas A la salle polyvalente et de fraises donc. Et, et avant ça euh, Retour du côté de Besançon Le 9 novembre, il y a quand même Unsign Qui joue Voilà. Ouais, un euh, groupe de rock hardcore euh, assez bittique quand même. Ouais, Alors, quand qu il me semble que c'est quand même genre low cost pour être honnête. Ouais. Parce qu'au niveau des droits, c'est plus c'est plus les mêmes membres et les anciens membres, ils ont le droit de jouer seulement les morceaux des premiers EP parce que sinon enfin, ouais, ouais, c'est la merde quoi. c'est une scène quand même. Bon, Il joue avec San Léo et Pan à l'entonnoir. Et c'est notre ami Pico qui organise cette petite date bien sympathique. Solide. Euh, et le 10 novembre, on a pas parlé. Ah, J'ai failli voilà, oublier. Tu, tu loupes tout, tu loupes tout. Soirée Dodos, Dodos, Dodos. Avec 3D. C'est une soirée 3D Do do do do do do do do. avec binïti de tea render ah, voilà. et altersan ah, et euh, oui et membrane solide euh, et membrane c'est bien c'est ouais. les quatre bien différents c'est ça grosse soirée quand même hein. Euh, tout ça au mono le 10 novembre c'est ittawa records euh qui organise ça. Vous saviez que Itavoa qui faisait Kawati en fait ouais, ah, Incroyable. Ils voilà. sont en lien avec leur studio. <rire> incroyable. Ah ouais. Euh, ouais ça se passe au Molodo, donc le 10 novembre, ça va une grosse soirée. Euh, le 19 novembre, il y a Comptoir Chaos qui joue à Vitell avec Taivrax. Ce je serais je punk voilà. je peux je revenir aussi sur le 12 novembre moi hein, quitte à être dans l'ordre <rire> on croirait la timeline d'une série de Netflix ouais, voulais, je voulais pas te couper alors tu parlais tu parles tellement que c'est compliqué de te couper il euh, y a un festival de grind grind punk crust euh, aux tanneries à Dijon donc le 12 ah, novembre oui. le Tape or Die Fest euh, avec euh, notamment tête d'affiche Disaffect un vieux groupe anarcho-punk euh, anglais euh, Eastwood euh, Power Violence allemand il y a Chien enfin euh, jugez pas oui, là oui, j'ai oui. pas la fiche en tête mais en gros les trois un ça. bon petit festoche à Dijon oui. euh, à l'espace autogéré des tanneries Et tout ça, tu ne le verras pas parce que tu seras à Converge, au Luxembourg, toi Très exactement. Cette même date, c'est incroyable. Converge, Full of Hell et Pet Brick. Bon, ça fait un peu loin pour en parler ouais. là maintenant. Puis je pense que globalement, Converge... Tu n'as des gens avec toi, c'est ça euh, Non, mais Converge n'a pas besoin de notre promotion, je pense. Vrai. Euh, le 19 novembre, il y a aussi une soirée, euh, pas de guitare, pas de problème, à Nancy, à la Musicie des Trois Maisons, avec Will Smith, euh, Prince Moineau, euh, Boucan et Garot. Alors c'est pas le même garrot je crois Si c'est garrot le genre de Nancy qu'on connaît D'accord il me semble ah, ouais. qu'il y avait un autre groupe euh... ouais, Peut-être ouais. Pe Peut-être peut euh, pas Ceux que je connais en tout cas ils sont deux donc Et bah, voilà. Et bah, En fait c'est peut-être ça euh, Donc à la des Trois Maisons le 19 novembre Et ensuite euh, on arrive sur la dernière date Il y a Rockin Squad qui passe à la Souris Berte euh, Qui était euh, un ancien membre de Assassin euh, Voilà Trois... Voilà ah. à voir. À voir, monsieur quand même une bonne soirée hip hop euh, S'il en est. Ouais, ouais Bah tout ça pour dire que là en espace cadet de 3 semaines, 3 euh, semaines à mois, mois, mois il y a quand même euh, ras je... de concert quand même pas spécialement beaucoup dans le coin mais si tu as envie de bouger un peu en tout ouais, cas euh, ouais. euh, bah, puis, non on sent que les groupes retournent que ah, les ouais. salles sont réouvertes et tout ça. Il y a aussi euh, quand même pas mal d'émulations sur Nancy en ce moment, il y a une paire de de des plans de salle de café concert qui ont repris notamment le Nirvana, l'ancien Caisson ouais. tout, ça, bah, tout à fait, fait ça... bah attends, on en parle pas le 5 novembre, on oublie cette date. Euh, la sauce euh, la sauce gothique de de Nancy organise l'Avatarax qui est un super groupe de new wave euh, post-punk euh, de Grenoble euh, qui sont en tournée là d'ailleurs en ce moment. C'est très très cool. Oh, cool, cool. Ouais. Il s'en passe des choses et c'est cool. Euh, le 4 novembre, il y a une soirée est avec Bridge of Soul chez Paulette. Voilà. Et eh Très bien. Voilà voilà. Moi bon, il y a de quoi il de quoi faire, c'est là. sortir de chez euh, vous. Ah, ouais. <coughs> euh, du coup, on va s'écouter un morceau de oui. Despmetal pour euh, ah, non, reprendre. Non, non on va plutôt écouter Ken Mode avec un canne, n'est-ce pas Lia Voilà, groupe de Noise Hardcore euh, qui a sorti un nouvel album cette année. Ah ouais, c'est récemment ça quand même. Ouais, ouais, donc, euh, euh, donc l'album s'appelle Nul ou Nul. Hein, on va, avec deux L quoi. Avec deux L, tout à fait. Et on va écouter le morceau a Love Letter qui ouvre cet album de Ken Mode. Ah. C'était une belle outre Voilà Donc euh, je m'excuse J'ai pas prévenu Qu'il y avait du saxophone Dans ce morceaux Mais Vous l'avez remarqué C'est pas si grave Donc euh, C'était Ken Mode euh, Avec euh, le morceau Hello Letter Issu de leur nouvel album Nul Qui n'est pas nul Voilà J'étais obligé de la faire hein. Oui Et sur ce Je passe le relais Le relais Alors le relais C'est moi qui le prends Je prends le babal euh, Pour passer Le petit split Hello Bastard de Boom Boom Kid Alors du coup musicalement C'est quand même deux choses euh, Qui n'ont rien à voir euh, Low Bastard C'est du fast euh, Fast core euh, Power violence euh, Plus ou moins anglais Et Boom Boom kit C'est plus musique Un peu trad euh, Rock punk Un petit peu Mais voilà Avec plein de sonorités euh, Sud américaine Qui vient d'Argentine Donc ça n'a rien à voir Mais okay, c'est deux ouais, groupes assez, ouais, non, Mais les groupes Sont salle, très militants quoi, en fait, Un drôle. CD Deux ambiances Ouais ouais, ouais C'est une rencontre une, <rire> Ouais ouais Mais c'est une rencontre Entre je pense Les personnes quoi, Et l'état d'esprit qui marche très très bien. Euh, c'est un petit split up et puis je crois que c'est plus ou moins les groupes reprennent l'un ou l'autre quoi donc je sais plus vraiment mais peu importe quoi. Allez, c'est comme ça. <rire> <rire> on se regarde, on se regarde. Et on, y va, on y va, on y va, on y va pas. Et ben on y va. C'est fini. ça termine comme ça mais c'est comme du fast score en fait mais en ouais, différent non, ouais. <rire> ça dure 1 minute 30 c'est pas trop où ils vont mais voilà c'est très surprenant on, es pas on voilà. était pas prêt on était pas si pas mal prêt. mais c'est une, une intro en fait déstabilisant ouais, ouais, ouais. mais, ouais. mais c'est possible que c'est une reprise de euh, ah, Bastard quand même en mode euh, ouais, euh, ouais, en mode voilà boom autre ce qui expliquerait la durée voilà donc à l'instant Boom pas, Boom Kid euh, et juste avant Hello Bastard voilà petit split upé totalement surprenant mais qui est important dans la scène punk finalement d'avoir C'est différences comme ça. Euh... comment on va te là-dessus Qu'est-ce que tu vas qu nous mettre derrière Un idor hein. Sans ah. voir. Ah. Si je pense que ah, aller... il race. Non, mais il faut aller chercher non. des trucs un peu bizarres aussi. Euh, ah, du ouais. coup, on s'est écouté gospel que j'ai découvert là, un peu par hasard euh, qui est un groupe de screamo progressif. Et là comme ça, tu dis ça euh... fait peur comme ça. <rire> ça reste en séontomique. Eh bah finalement ça marche pas mal. Euh, qui est un groupe de Scrimo progressif, voilà, <rire> qui vient de Scri Scrimo progressif, <rire> c'est une ville en Pennsylvanie. Ouais, c'est ça, Scrimo <rire> progressif. Euh, voilà, vous vous, vous, hey, vous avez tous Google, faites pas chier, vous y allez. Avec le morceau Congratulations, you've hit bottom. Euh enfin bravo, tu as touché le fond quoi. Si et c'est ce qui est un petit ah, peu en train d'arriver de mon bonhomme C'est c'est c'est du fond quand même. Ça marrive en <rire> jeudi sur quatre euh, et juste après on va s'écouter Marteau euh, qui est un groupe du nord de la France. Euh gros fastcore power violence sa mère, euh, très très cool. Ah, bah, bah, oui. voilà quand bah, bah. on reviendra sur oui, revient sur des bases un peu plus simples. Voilà, c'est moins des euh, des chassés croisés comme ça, et ça. <rire> Gospel les marteaux. Exactement. Beau, C'était ultra, ultra trop euh, bien. On attendait la deuxième derrière, là. Et bah non. Et ouais le saviez-vous, le mec qui fait <rire> C'est le même dans tous les groupes qui ont enregistré ce genre de conneries. C'est <rire> incroyable comme ce cœur est exactement toujours pareil dans tous les groupes. C'est Trongastène, tout ça. Enfin, tout le passe ah, core c'est une personne. C'est incroyable. <rire> euh, et juste avant, c'était Gospel. C'était cool, Gospel. Moi, enfin, j'aime bien Gospel. C'est... Et ben j'ai pas écouté. Ouais, coup, euh... si, on a C'était pas gênant. C'est un début J'ai entendu <rire> J'ai pas écouté Non, non, non mais c est c est pas mal, pas dérangé, Ça m'a pas dérangé Ça m'a pas dérangé Globalement vrai. Vu ce que je passe d'habitude Bon Des euh, fois ça me dérange euh, Là pas Voilà, voilà. Par exemple C'est un, un bon début Premier Non non ça, Le groupe semblait correct A réécouter quand même Et bah ouais Et pour, vérifi pour vérification Pour être sûr <rire> que, que je Double dis, check T'es pas en train de nous arnaquer Quand même <rire> <rire> Bon, euh, faisons un petit tour du côté de la Finlande Avec notamment le groupe Forcine Qui joue du euh, Trash Crossover euh, De très bonne qualité uh -huh. Notamment dans leur dernier album Qui est sorti euh, cette année Qui s'appelle Untamed Force Et qui est vraiment vraiment très bien Pour les fans de Trash Crossover On va écouter le morceau burst right de Forcine Et juste après on enchaîne avec euh, Attention, nom de groupe imprononçable Elizeth Seed Avec 2 Y dans le voilà euh, qui est un autre groupe euh, finlandais avec euh, un des un des gars de Forsin et avec euh, euh, le guitariste aussi de Destol HTK voilà qui est euh, le enfin qui joue dans Desoilkie Forcine et Il a été voilà euh, donc ça joue vite aussi ce sera du plutôt euh, hardcore euh, un peu euh, un peu ouais hardcore ouais euh, <rire> donc j'ai pas trop j'ai découvert vraiment par euh, vraiment, comme c'était le même euh, donc j'ai juste écouté une fois mais c'était vraiment très bien donc on va écouter Nostalgia Kuma de Il est Z juste après Forcine Die! No. ça normalement Lya tu ne peux pas t'endormir pendant un morceau comme ça <rire> ouais, c'était grave ouais, efficace les deux j'imagine que vous êtes en train de courir dans la rue là et de ne plus nous entendre donc c'était Il a z des Finlandais et Forcine les mêmes Finlandais ah ouais. voilà. les deux voilà purée quoi il ouais, y en a un grave. qui est un peu plus long claude quand même il y en a un quand même ouais, un, un petit peu plus ouais, et l'autre qui est un peu ah. plus euh, rugueux on va dire c'est ça il y en a un euh, qui est raw et un qui est ouais, solo c'est ça mais franchement cool voilà Bonne petite découverte que ces deux groupes-là. Tout à fait. Si vous aimez les solos, je pense qu'on a un petit peu dans El Choc. Le nouvel album des stars du Stenchcore de Portland qui vient de sortir un nouvel album. Je crois que c'est un ST, donc sans titre. Comment on peut les appeler Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est bien. Avec le titre praxia Je pense que ça veut dire. Échographie, peut-être Non, Donc, euh, où, je pense ça fait un peu euh, un peu grec crois, on va quoi. se renseigner peut-être qu'on veut faire une émission ouais. culturelle où on de la suivre. musique bon, on en avait voilà. déjà parlé euh, Et finalement' euh, jamais je... fait, Et, faut croire que le concept ouais. a été volé <rire> malhonnêtement <rire> par d'autres gens. <rire> et juste après on va se mettre n Form donc euh, le groupe euh, de Montréal qui est en tournée enfin euh, qui en tournée en ce moment qui a joué hier soir euh, à Laval sur bologne euh qui était plutôt cool euh ce Dune Crust euh, avec plein de cœur un petit peu à la géranium, je trouve dans l'état d'esprit avec le titre Chapter donc vous écoutez ça El Shock et n Form. Écoutez ça. Voilà, vous êtes toujours sur euh, même Tomori, le 107 fm sur Radio game Oso, vous, vous êtes pas trompé euh, à l'instant on vient de s'écouter euh, les excellents être forme et juste avant elle euh, choc autant dire que c'était voilà euh, épais <rire> et, et, <sale>. et américain je <rire> suis un peu la même chose euh, du coup on va s'envoler vers la pologne euh, avec euh, griffe Circle, qui est un groupe de ce doom de là bas Euh, qui a sorti un disque là euh, très récemment. Euh, du coup, on va essayer d'écouter le morceau Cursed. En Cursed pour ceux qui euh, auraient ouais. plus euh, de facilité à suivre dans cette prononciation. Mmh. J'aurais dit comme ça. Oui. <rire> Par exemple. <rire> Et euh, du coup, voilà, un petit morceau de 6 minutes euh, qui va nous mettre dans une ambiance euh, terrible. Poseaï. C'était terrible de poser. <rire> Pour l'instant, c'était Circle avec yes. le morceau Curst. Ouais, C'est très bien grave, grave, aussi, Sarah, ouais, ça aussi. Ouais. Ouais, ouais. C'est cool. Hein. Entre ouais. ça et les Mexicains, que ouais, de belles des... découvertes. Ah, il y a des très très bons morceaux de sludge ouais. euh, oui. ce soir. Petite, ouais. Euh, ouais, pas mal. Mitch on Fire. C'est ça. <rire> C'est comme le groupe, sans les muscles. <rire> euh, on repart un peu dans les terres du crossover, mais euh, en Russie, avec Exist Enslaved, Euh, groupe qui joue hein, une espèce de trash, crossover, punk, quoi. Euh, Morceau Sanities for Sale, issu de leur album Ed Endless Stench Off. Et là, j'ai l'imprimante qui a coupé, donc euh, <rire> quelque chose. <rire> voilà. Et, euh, et non, je crois que j'ai mis ça en deuxième. Peut-être avant, on écoutera Genocidal Terror. Et là, on est un peu dans le gore. Mais le gore pas trop... Euh, Comme Gorg tu vois, Death Trash, un peu. Euh, donc ça va pas être de la bouillasse complète non plus. Donc Genocidal Terror qui ont quand même fait un split avec Buffet Froid, notre ami Pipe. Mm -hmm. Et euh, qui ont sorti un album. C'est un donc, gage de qualité. Euh, tout à fait. Donc dont on va écouter le morceau Zombie d'es Squad, parce que c'est quand même Halloween. Voilà, donc euh, Genocidal Terror et Exist and Slave, je ne sais plus dans quel ordre, mais c'est maintenant. vous êtes toujours dans Memento Mori sur Radio Trashmozo avec euh, à l'instant c'était Exist Enslaved les russes qui jouent du Codos euh, très bien ouais. voilà très bon titre alors ouais. je me dépêche juste qu'il y a un petit ouais, ouais, qui ne devrait pas durer ça. trop longtemps j'en mets qu'un du coup alors on va juste mettre normes qui est un groupe de Budapest et d'Hongrie qui fait un punk euh, hardcore un peu chelou euh, voilà la bande des Daikons pour ceux qui connaissent on se met ça puis ce sera fini ce punk ass fuck. Ah ça cool. va trop buta. Euh donc à l'instant instant c énorme euh, voilà hein, tout ça pour euh, arrêter cette émission. Oui, tout hein à fait. Voilà, Et quoi, on vous remercie euh... de nous avoir écouté ou de nous avoir pas écouté, ça on peut comprendre jusqu'au bout en tout cas. Euh, tout à fait. Euh, on se retrouve dans 4 semaines puis bah d'ici là euh... voilà, n'hésitez pas Pourquoi, à écouter alors, les podcasts aussi, c'est cool. Euh, je sais pas Gamezo est sûrement c'est toujours bien celui que tu es Gamezo. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Hein, rediffusion le mardi, le samedi. en podcast et puis voilà quoi euh, fait partager quoi c'est toujours cool fait tourner camarade on se retrouve dans quatre semaines bisous Allez, bonne, bonne soirée, soirée. Pas tout mon truc hein. ah oui c'était quoi vous black metal or oh, va déjà c'est tout un programme